Salut, bienvenue sur le podcast de la communauté PS3, aujourd'hui avec euh, Poussin, Nico8070, Sirius, et on va évoquer le jeu Fuel, euh, savoir ce que chacun euh, en a pensé. Donc Hervé, je te laisse la parole, savoir ce que tu as pensé de ce jeu. Ah bah ça va être rapide Ouais, j'ai testé le jeu, j'y ai joué deux heures et puis j'ai laissé tomber. J'ai ai pas aimé graphiquement en fait, les paysages, j'ai pas aimé la maniabilité de la voiture, j'ai pas aimé le GPS. Et euh, le monde ouvert ça m'a vite saoulé en fait parce qu'il fallait très très loin pour aller chercher des euh, soit des packs de, de, de peinture, des trucs comme ça. Et euh, voilà. Donc j'ai des revendu revendus, j'ai pas aimé du tout. et je, je le compare à Motorstorm en fait, où le Motorstorm je le trouve beaucoup plus beau, beaucoup plus jouable. Le beaucoup plus simple et euh, la diversité des cartes beaucoup plus enfin, la diversité des cartes j'ai pas beaucoup vu de cartes mais euh, enfin, les cartes je les trouvais beaucoup plus belles sur motor que sur fuel donc voilà à voilà mon avis ok Toi Nico t'en penses quoi bah moi en fait euh, j'en pense à peu près tout le contraire de, de Poussin euh, j'ai peut-être moins joué que lui et encore je suis pas sûr euh, je suis en train d'y jouer d'ailleurs là en ce moment et euh, je, en fait je trouve le contraire de Poussin dans le sens où moi les cartes enfin le, le les graphismes je les trouve plutôt sympa plutôt plutôt bien réussi pour une carte aussi énorme que ça euh, je trouve que c'est du bon boulot euh, moi j'aime bien aussi euh, la gestion de la météo la gestion du jour et la nuit je trouve que c'est très bien fait c'est vraiment très réussi euh, moi l'inverse de Poussin justement euh, la grande la, la, la carte la grande carte la grande liberté ça me va super bien je trouve que le fait de ne pas être sur un circuit fixe euh, c'est vraiment sympa euh, on a une, vraiment une sensation de liberté on prend la route qu'on veut euh, non vraiment je trouve que ça, ça change des, des, des jeux habituels Euh, on le critique souvent pour euh, justement sa maniabilité. Moi, je trouve qu'au contraire, il est super, super maniable. Il est peut-être un peu raide, mais super maniable. Euh, on le critique souvent aussi parce que euh, les voitures sont, les voitures, enfin les véhicules sont, sont des savonnettes. Et je trouve que c'est vrai, c'est vrai que ça glisse beaucoup, mais euh, je trouve que ça ça, ça donne des sacrées, des, des, des, des sacrées sensations, justement, de fait de glisser dans les virages, il faut retenir sa voiture. Je trouve que c'est c'est très réussi. Et euh, pareil, on le critique aussi euh, pour, pour la sensation de, de vitesse. Moi, je trouve que quand on se retrouve en moto, euh, en off-road, euh, à slalomer entre les les arbres je trouve que c'est plein de sensations euh, euh, il y a des fois j'en ai des frissons euh, voilà pour l'instant le, le seul mauvais point euh, euh, que, je, le, que je vois c'est le, le le online et encore euh, le online est assez vide euh, par contre c'est vrai que il n'y a pas de déconnexion il n'y a pas de lag euh, tout, tout est nickel euh, c'est normal il dit vide gna gna. et euh, pour en revenir à cette grande carte euh, elle est absolument pas vide justement Parce qu'il y a des défis partout, il y a des items à aller chercher, il y a, il y a, il y a plein de trucs à faire. Euh, pour moi, c'est c'est un, c'est une bonne surprise vu les vu les tests qu'on peut trouver sur internet. Voilà. Ok, bah en fait, enfin euh, déjà c'est marrant de voir un, comment un même jeu euh, Bien souvent. On partage un peu les mêmes goûts et comment de temps en temps le, le même jeu peut, peut, peut nous diviser, ce qui est ce qui est sympa je trouve dans le fond. Euh, donc moi je partage un. peu... Peu, un peu la vie de Nico. C'est un jeu effectivement qu'on a... Enfin moi j'ai eu pas mal de mauvais tests sur le net. Donc euh, j'hésitais à, euh, à le prendre et puis j'ai fini par le prendre parce que je l'ai trouvé à, à bon prix. Euh, finalement bah, je trouve que c'est vraiment un bon jeu. Moi, pour résumer le seul défaut que je lui trouve c'est le jeu en ligne qui est vide. Il y a très peu de personnes sur ce jeu en ligne. Euh, mis à part ça, euh, euh, je le trouve, je trouve graphiquement assez contrasté dans le sens où... Euh, je trouve les paysages beaux, euh, voire très beaux. La carte est belle, je trouve, vraiment belle. Les paysages sont, sont variés, quoi qu'on en dise, parce que c'est vrai que si on reste sur, sur, le premier parti, sur la première partie de la carte, bon, ben, on voit un certain type de paysages. Mais en fonction des, des, des, des, des bouts de carte qu'on va débloquer, eh ben, on va, on va voir d'autres types de paysages. On va rencontrer des fois un petit peu des, des univers boisés, un peu de la neige, un peu, de, un peu du sable, des choses comme ça, de la mer, des lacs, des choses comme ça donc c'est quand même assez varié même si c'est jamais un univers urbain mais c'est le, le principe du jeu qui veut ça euh, par contre ce que je trouve pas bien fait c'est certains véhicules euh, notamment certains gros véhicules c'est les monster trucks ou les camions il y a certains véhicules qui sont très mal faits euh, c'est très mal modélisé euh, d'autres qui sont bien faits mais il y a vraiment certains véhicules qui sont très mal faits donc ça, ça tranche un peu moi ce qui me gêne c'est les petits détails par exemple le fait qu'on puisse pas regarder en arrière il n'y a pas de rétroviseur Quand on court, on ne sait pas, euh, on, voit, on, voit, on voit les positions des concurrents sur la carte, mais euh, euh, on ne peut pas voir ce qui se passe derrière soi. Bon, c'est un petit détail, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas euh, pensé à, à avoir un système de rétroviseur à pouvoir voir ce qui se passe derrière soi. Bon, c'est pas non plus super important non plus. Euh, sinon, j'aime bien le, le côté univers, euh, univers ouvert, dans le sens où c'est ouvert, mais il y a quand même des objectifs. Donc c'est pas non plus.. Euh, que des fois un peu le, le problème des, des mondes ouverts c'est qu'on peut très bien se balader puis ben, clairement au bout d'un moment on s'ennuie parce qu'il n'y a, a rien à y faire mais là il y a, il y a les deux, il y a le mode freeride qui permet de, de, de se balader là où on veut et puis d'aller chercher les objectifs et les défis à droite et à gauche ou d'aller capturer une, une nouvelle voiture ou des choses comme ça et puis il y a aussi le mode classique de course par objectif et d'enchaîner de, sur un mode carrière, différents types de courses euh, sur circuit, sur... Euh, Euh, sur checkpoint, euh, enfin, différents types de, de courses et des variantes. Et puis il y a aussi des défis à chercher à droite et à gauche pour, euh, pour aller euh, bah, pour euh, glaner plus de fuel. Et le fuel en fait c'est la monnaie qui vous permet d'acheter de, des de, de, de nouveaux véhicules. En fait. Donc euh, voilà, Donc, pour moi c'est un, un bon jeu. Euh, qui est bah, Comme je disais, je trouve qu'il est assez contrasté, il y a des gens qui aiment beaucoup. enfin il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui aiment, ouais, il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant de voir pourquoi ça n'intéresse pas euh, chacun. Quoi. Et euh, donc, bon, moi, globalement, c'est un jeu que je conseille. Euh, la, la, la, ma seule vraie, ma seule vraie déception, c'est le, online. Hein, comme je disais, aime euh, on aime, bien, on aime de, de façon privilégiée, on aime jouer, en, on aime jouer en ligne. Et malheureusement, euh, c'est un jeu où il y a très, très peu de personnes sur sur le sur le, sur le, sur le jeu en ligne, ce que je trouve euh, fort dommage. Voilà. Vous avez des, des choses à ajouter Une petite chose. Euh, contrairement euh, à ce que dit une certaine mauvaise langue que je ne citerai pas, ah. euh, les, les, les trophées tombent très souvent. J'en ai, j'en ai. Tout à l'heure, j'ai joué 10 minutes, j'en ai 5 qui sont tombés dont un argent. Euh, donc voilà. Je voulais dire quand même pour un chasseur de trophées, euh, trouver que que, que Fuel les le trophées ne tombe pas. Je trouve que c'est la mauvaise foi Voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est ce quand on joue en ligne, c'est le principe des courses, comme c'est une carte qui est très grande, c'est comme on a pu voir partout, euh, la carte elle fait plus de 14 000 km2. Euh, quand on joue en ligne, il y, y a des courses en ligne de style raid, où on peut jouer sur une distance de 15 voire 50 km. Euh, donc c'est pas, pas une course sur circuit c'est une course de type raid en fait et là ça change un petit peu que d'une course à circuit classique style motorstorm où là on fait un tour, deux tours, trois tours, tours de circuit là c'est vraiment, on enchaîne les kilomètres, les kilomètres sur une distance qui peut aller, bah, on a vu des courses jusqu'à 50 km. donc là c'est pareil c'est le côté un petit peu sympa qui, qui n'existe pas sur, euh, sur d'autres jeux voilà bah, sur ce, euh, à bientôt et retrouvez-nous sur... Euh, notre site communauté-ps3.info et sur euh, le psn. A plus à bientôt